Des gens qu'on aimerait connaître, qui ont des yeux qu'on dise long, comment rentrer en communion. Quand on sait qu'ils vont disparaître à l'angle de la première rue, à la première station venue, comme des ombres inconnues qui partent comme elles semblent. Les gens qu'on aimerait connaître, à qui on veut se raconter, à qui on voudrait tout donner. Leurs yeux sont des miroirs fenêtres, où l'on repolit son présent, où l'on se sent intelligent, pour un petit quart d'heure peut-être, le temps de s'envoler. D'une expression, elle nous rappelle une autre voix, quelqu'un d'autre, une autre saison. Voilà qu'elle nous est familière, c'est un peu comme la voix d'un frère. Et l'on s'invite à boire un verre, sans préambule et sans manière. On voudrait bien lui dire bonjour. de regards j'ai jeté Sans jamais en croiser un seul Et combien de fois J'ai baissé mon visage Devant Pierre ou Paul La plupart des gens semblent hostiles Mais quand on leur parle, ils s'animent Il suffit d'une petite étincelle Il y a des gens qu'on aime connaître nous arrive comme le hasard Avec le cœur brodé d'espoir Mais on reste avec ses problèmes Je profite de cette chanson Pour que demain à l'occasion Si nos yeux se croisent un matin Vous ne passiez pas votre chemin